Le ciel est par-dessus le toit Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon cœur Es-tu heureuse Nina, Paula, Georgia Écrivez-moi de temps en temps Quand je regarde devant moi, je vois le mur blanc Le mur blanc, le mur... Tous ces regards qui me suivent et tous ces regards qui me honte, je n'ai ni gagné, ni perdu, j'ai vu des pays, des orages, des chiens. Des larmes sur ton visage Je n'ai ni gagné ni perdu Je chante Cette voix, cette voix qui sort de mon corps Ne me rappelle rien longtemps qui s'éteint qui s'endort maman quand tu es partie quand je suis parti qui la première a tué l'autre il faudra devenir aveugle pour ne pas voir le temps passer pour ne pas voir le temps Blessé blessé mon cœur mort qui saigne de quel sang et tous ces regards qui me suivent et tous ces regards Le premier cri, le deuxième cri, le troisième cri et le silence. Passe jeunesse à Dieu, passe l'amour à Dieu, passe la race et casse les racines. Recommencer la vie pour choisir la vie pour vivre droite et fière et folle. Je demande un regard qui me suive. Je n'ai ni gagné ni perdu. Je regarde la mer et je caresse un chien. Qui fait le beau Je caresse Un homme Qui fait le beau Je caresse Un monde Qui fait le beau Je caresse Ma peau Ma maison est à moi Mon argent est à moi Mon chien est à moi Ma mère est à moi Et moi Eh bien, moi aussi je suis à moi Viennent le jour sans l'heure Je n'ai plus peur Et tous ces regards Qui me suivent Tous ce regards qui me ont. Si un jour le bonheur frappe à ma porte, je lui montrerai mon livre d'images. je battrai des mains pour chasser les oiseaux et les chats, si les sages et le bonheur. Je me mettrai nu, je n'aurai ni gagné ni perdu, simplement j'aurai un regard de plus. Il faudra maintenant mettre de l'ordre pour partir sans claquer la porte. Une photo, une clé. Balançois qui va et vient et vient et va et va et viens. Et...